J'ai vu l'Oral, le Sahara Les nuits fauves une reine de sabbat. J'ai vu la terre, quelques orages Les océans ses J'ai vu la foule et les silences Les feux de joie et la souffrance J'ai vu les roses sous la neige Et les grands loups blancs pris au piège J'ai vu tomber la pluie d'été À mon qui reste sur le quai, mais ce qui m'étonne, tu sais, c'est tous les claves nos baisers, tous les désirs, tous les sursauts, comme des étoiles sur ta peau, l'immensité. J'ai vu les anges et les démons, Les yeux baissés, les serments J'ai vu les ombres et la lumière D'une femme seule et guerrière. J'ai vu les flots et les rochers Les révélations, les secrets J'ai vu les vastes Amériques Et tous les mirages de l'Afrique J'ai vu l'azur et les glaciers Se confondre et puis se briser Se tu li clar nomese. La trance, le rire de notre fils qui danse, j'ai reconnu ses yeux dorés, oh comme il te ressemblait, j'ai vu l'hélice, les orchidées cachés dans mon jardin secret.